Aux défenseurs de la foi par le courage orne-toi aux bâtisseurs de la gloire et par ton sang écris l'histoire aux défenseurs de la foi par le courage orne-toi Bâtisseurs de la gloire et par ton sang écris l'histoire, ô défenseurs de la foi par le courage orne toi. Ô bâtisseurs de la gloire et par ton sang écris l'histoire. Et détruis toutes les prisons, fais sauter aussi tous leurs ponts. Vers la gloire nous marchons, la charia à pli conquit. Détruis toutes les prisons, fais sauter aussi tous leurs ponts. Vers la gloire, nous marchons, la charia appliquons Au défenseur de la foi, par le courage, orne-toi Au bâtisseur de la gloire, et par ton sang, écris l'histoire Au défenseur de la foi, par le courage, orne-toi Au bâtisseur de la gloire, et par ton sang, écris l'histoire Qu'importe les balles pour le lion, la fuite n'est point une option Nous sommes les lions de la guerre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 Et par ton sang, écris l'Histoire Aux défenseurs de la foi Par le courage, orne-toi Aux bâtisseurs de la gloire Et par ton sang, écris l'Histoire Et dites à toutes ces légions Qui attaquent notre religion Que vaine sera leur mission Qu'ils gaspillent donc leur munitions Et dites à toutes ces légions Qui attaquent notre religion Que vaine sera leur mission Qu'ils gaspillent donc leur munition aux défenseurs de la foi pour le courage orne toi au bâtisseur de la gloire et par ton sang écris l'histoire aux défenseurs de la foi pour le courage orne toi au bâtisseur de la gloire et par ton sang écris l'histoire les défenseurs de la foi par le courage honneur toi, toi baptiseur de la de gloire que porte en son est et inscrit l'histoire